Le Poussin Piyou présente Piu Piu Dance Party Avec en exclusivité le Poussin Piyou Rihanna, M. Pokora et Tal Section d'assaut Si, à sa Asafavidan DJ Mams, Kinve et bien d'autres Piu Piu Dance Party La compilation officielle enfin disponible Open Gangnam